Brapsa vendre feu je fallait deux vendre feu je tu le gros mené deux pas pour voir C'est un célèbre ventre les deux je peux fit gros mais les eux Red Bull de froid je mets les deux Ténébreux, ténébreux, ténébreux, ténébreux, ténébreux, ténébreux, tu m'attendais autour non je fais tout pour te donner Tout le temps je suis con, gros, faut croire Et pourtant je fais les choses carrées, en ordre et en place Le panorama monte par rapport au groupe d'en face Je roule mon père, mais je suis pas seul, fuck top, je t'emmerde Je suis que seul On aime que l'argent, je voulais pas le dire Mais les gars je crois que c'est pas le pire Notre rêve c'est de partir loin, loin, loin, il y que ça qui m'attire On aime que l'argent, je voulais pas le dire Mais les gars je crois que c'est pas le pire Notre rêve c'est de partir loin, loin, loin, il y que ça qui m'attire je m'attendais au tournant T'as vu l'escorte tout blanc, je fais tout pour tout donner Tout le temps je suis chaîné con gros faut croire Et pourtant je fais les choses carrées en ordre et en place Le Panama monte par rapport au groupe d'en face Je roule mon berce Mais je suis pas seul Fuck top j't'emmerde t'emmerde qu't'as t'as le moi Je du rap sale ténébreux Ventre mais les deux. Tu veux de suite gros Mais les gars je crois que c'est pas le pire Notre rêve c'est de partir Loin, loin, loin, y'a que ça qui m'attire On aime que l'argent, je voulais pas le dire Mais les gars je crois que c'est pas le pire Notre rêve c'est de partir Loin, loin, loin, loin y'a que ça qui m'attire fais du rap sale ténébreux Ventre à je fais les deux Tu veux le fit, gros, mais les eux Red Bull, vodka, j'fais les deux j fais du rap sale ténébreux Ah